Donc la semaine passée on a lu euh, les explications vers, des versets qui parlent de Shura dans, les, dans le Coran et euh, cette semaine on continue donc la réfutation au sujet de ce point avec la conclusion de ce qu'on qu qu peut dire à ce sujet-là au sujet de la Shura et la fin de cette réfutation justement sur ce point, sur ce premier point par rapport à euh, la comparaison que les Chesdiyins font euh, entre la Shura et la démocratie. أخي القارئ الكريم قبل أن ننتقل إلى عرض الشبهة الثانية وتفنيدها بإذن الله أحب أن أسرد لك بعضا من الفروق التي تميز التي تميز بين النظام الانتخابي المبتدع وبين الشورى في الإسلام والله المعين أخي القارئ الكريم Sauter à la deuxième Choubha que les Hezbiyin amènent au sujet de la démocratie pour essayer de défendre la démocratie, on va, euh, commencer à mentionner quelques, on va commencer par mentionner quelques distinctions qui existent entre le système euh, démocratique qui est innové et la choura qui fait partie de l'Islam. Le Cheikh commence à mentionner des distinctions entre le système de la démocratie et le système de la Shura. من تلك الفروق الأول أن النظام الانتخابي متولد من النظام الديمقراطي فلا سبيل إلى تحقيق الديمقراطية إلا بواسطة الانتخابات البدعية أما نظام الشورى فإن مصدره الكتاب والصنة وأفعال الثلاث الأمة رضوان الله عليهم ومن أراد الوقوف على بيان ذلك بأدلته فلينظر Maa dakarahu ibn Kathir inda tafsiri qawlihi ta'ala wa shawirhum sul amr De la chaise, je le comme premier point parmi les différences, c'est que le système démocratique vient du système le système des élections ou le système de suffrage universel, comme on l'appelle il vient des... il est il est né à partir du système démocratique, où il vient du système démocratique. Et il n'y a pas de moyens d'établir le système démocratique accepté par les élections qui sont une innovation, hein, euh, qui sont quelque chose d'innové, qui ne font pas partie de l'islam. En ce qui concerne le système de Shura, à sa base, il vient du Coran et de la Sunna et de l'exemple des salafs de cette umma, qu'Allah soit satisfait de tous, et donc celui qui veut savoir et comprendre les preuves de ça, peut retourner au, à l'explication Dans le tafsir de Ibn Kathir qu'on a mentionné au sujet du verset wa shawr humsil amr. La partie numéro deux, le point numéro 2 un le système électoral est basé sur l'agglomération de la majorité des personnes et de la sagesse, et ceux qui à على من يعتقد فيه انه اهل لذلك بان تكون لديه القدره على بيان الراي وبشكل يرتجى منه الوصول الى الصواب وهذا المفهوم نفسه يقتضي ان يتالف مجلس الشوره من اصحاب الخبره والكفاءه والاختصاص الذين dus de الخبره zegt dat het democratische systeem الامور de de donc De sais que le système démocratique il se base sur la majorité la majorité of een hebben des gens qui Dat pas toujours une compréhension une sagesse ou une opinion qui est correcte les gens ordinaires les gens faibles et ce sont euh gens gens qui ne sont pas aptes à faire euh, la shura ou à, donner leur, le, à faire la consultation parce que le système de consultation se base euh sur le fait de présenter aux gens à qui on ou aux gens chez qui on croit euh un, qu'ils ont les aptitudes nécessaires dans leur compréhension, dans leur jugement, dans leur connaissance hein qui ont la capacité de, de juger et de donner des, des, des, des opinions qui vont être euh, qui vont être bonnes et qui vont faciliter le, le fait d'atteindre la vérité. Donc euh, c'est de présenter à ces gens là euh, les questions et les problèmes et les situations pour essayer d'arriver à justement à, euh, à une conclusion ou une situation euh, qui va nous aider à, à, à, être vers, à aller vers qu ce qui est meilleur pour aller vers qu ce qui est plus droit ou qu'est-ce qui est plus correct ou qu'est-ce qui est vrai donc euh, ça ça implique que le, le comité de Shura, le comité de consultation doit être composé de gens qui ont une expérience qui ont une aptitude une, une compréhension et qui sont spécialisés dans les questions ou dans les domaines euh, dans lesquels on a besoin de leur de leur conseil et de leurs consultations qui vont regarder les choses et analyser les choses avec minutie, avec beaucoup de précision et beaucoup de, comment on dit, euh, comme par exemple des gens qui ont euh, une, des bonnes, de bonnes intuitions aussi dans leur domaine et qui connaissent bien leur domaine. Donc c'est n'est pas à n'importe qui qu'on va demander euh, une opinion quelconque pour donner la Shura. Et le chef, il mentionne la preuve de ça et il mentionne le verset. Dus dat is de verhaal 83 in verhaal Nisa. de verhaal. Maar 83... Dans suratul al Nisa, Allah s.w.t, il explique, et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. S'il la rapportait au messager, si plutôt il l'aurait rapporté au messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, euh, auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du, du commandement et nous était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le cadre à part quelques-uns d'entre vous. Donc ça c'est clair dans ce verset-là que c'est pas n'importe qui à qui on doit diffuser des nouvelles qui ont rapport avec la sécurité ou, avec les, euh, ou des nouvelles alarmantes ou des nouvelles qui ont rapport avec la sécurité. On doit diffuser ces nouvelles aux gens ou donner ces nouvelles aux gens qui ont euh, une, une opinion une connaissance. Et un, un jugement qui est correct. Comme le Sheikh, il va l'expliquer en mentionnant euh, le verset, euh, le tafsir de ce verset dans le tafsir de l'imam al-Shawqani et le tafsir de l'imam al-Sa'di euh, ensuite. Donc, euh, il dit Qu'est-ce que le Sheikh al-Shawqani ila ce que l'imam al, euh, al, al, à al minhum » هم اهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون اليهم أو يرجعون إليهم في امورهم الذين يرجعون اليهم في امورهم وهم الولات عليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اي يستخرجونه ويستكبر ويستخرج يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم وقال السعدي رحمه الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونهم بفكرهم وارائهم السديدة وعلومهم الرشيدة وفي هذا دليل لقاعدة مددية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك en je kunt niet in de handen van de mensen, en je kunt niet in de handen van de mensen, en je kunt niet in de handen van en je in de handen van de mensen, en je kunt de en je kunt en qui détiennent, ou les détenteurs du commandement parmi eux. Les détenteurs du commandement parmi eux, c'est-à-dire les gens de science, les gens qui ont la raison qui est, euh, est correcte, qui est bonne, qui ont une raison qui est qui est tranchante et qui est euh, bien claire, on ramène à eux nos affaires et nos questions et nos problèmes, et les nouvelles et les informations qu'on possède, et eux, ils vont euh, bien entendu… Euh, Le chef dit, et ce sont les gens qui ont le commandement au-dessus d'eux, c'est-à-dire les dirigeants. Et eux, ils vont savoir comment extraire justement les, euh, les conclusions, Yannick, qui sont bonnes de ces informations-là et de ces nouvelles-là, à cause de la raison qu'ils ont et de la compréhension et de la connaissance qu'ils ont. Donc, ça, c'est les paroles de l'imam Ashokani à ce sujet-là. Et euh, ensuite, il dit. L'imam Al-Sadi dit les alimes eux-mêmes الذين eux qui euh yani euh, les, les, les commandements et qui sont capables justement de, de, de, de chercher et de comprendre euh, comment comment comprendre la vérité et comment chercher la vérité dans ces informations là Eux, avec leur leur leur pensée et leurs opinions qui sont droites et leurs connaissances sont euh, bien orientées, hein, ils vont savoir comment extraire de ces informations-là les bonnes, les bonnes, euh, la bonne guidance et les bonnes informations et les bonnes choses pour euh, aider et guider les gens. Donc euh, il dit qu'il y a également une règle dans ce domaine-là, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un par exemple de faire une recherche dans un sujet quelconque, On doit le demander aux gens qui sont aptes de le faire, qui ont des aptitudes, et des connaissances dans le domaine de la dans, dans ce domaine de recherche. Euh, on la donne donc à ceux qui sont spécialisés dans le domaine de recherche qu'on qu a besoin de, de comprendre ou de connaître, et on ne laisse pas justement ou on ne se place pas devant eux, on ne dépasse pas dans, ce, dans ces questions-là, parce que bien entendu c'est plus près, c'est meilleur hein, pour arriver à la bonne conclusion et de s'écarter de, de l'erreur. Donc, par exemple, si on a besoin de demander, euh, par exemple, qu'un dirigeant, il a besoin de connaître un sujet quelconque et qu'il demande à quelqu'un de faire une recherche sur un sujet, il ne va pas demander à quelqu'un, par exemple, qui est spécialisé en, en aéronautique de faire une recherche euh, sociologique sur euh, un sujet quelconque, ou sur une, une personne, ou sur des, des catégories de personnes, il va demander à des gens qui sont spécialisés dans le domaine de la sociologie, et sur le domaine de ces choses-là en particulier, des gens qui ont une connaissance dans ce domaine-là et qui comprennent les choses. Donc il ne faut pas mélanger les, les catégories de personnes et s'adresser aux gens qui ont les aptitudes nécessaires pour le faire, et non pas à n'importe qui dans euh, la population pour demander la consultation puis l'opinion de n'importe qui. Contrairement à ce que font les couffards ici maintenant, quand ils demandent dans la rue des fois les opinions des gens à, à propos de quelque chose, ils, ils demandent à n'importe qui, des gens qui sont même pas spécialisés dans un domaine, dans un, dans un sujet, de donner leurs opinions et euh, à cause de ça, bien entendu, euh, les gens y répondent n'importe quoi, et puis parfois euh, y a un, ils induisent les autres en erreur à cause de leur, euh, leur compréhension limitée sur plusieurs sujets. وقال صفي الرحمن المبارك فوري فهذه الآية تفيد أن ضعف الناس وغوغائهم لا يتأهلون للشورى بل لا يتأهلون للشورى بل لا بد لها من, من رجاحة من رجاحة في العقول أو في العقل وحصافة في التكفير في التفكير فرضو fal ladhina ya'lamuna la la donc le il mentionne les paroles d'un des grands de qui s'appelle Safiur Rahman al et il dit que Il, il est la preuve que les gens qui, ont, qui sont faibles d'esprit et qui ont peu de raison et de compréhension ne sont pas aptes à participer à la consultation. Euh, en fait, on doit uniquement retourner au jugement des gens qui ont une raison et une pensée qui est claire et qui est, qui est, euh, hein, qui est pensée qui, qui, qui, qui est plus près de la, de la vérité, qui est plus près de l'opinion qui est correcte. Hein, qui se penche vers la droiture. Donc ceux qui euh, qui connaissent ces choses-là méritent plus, qui ont une compréhension et une connaissance des choses, méritent plus de, de participer à la consultation que quiconque en dehors de ces gens-là, par par, par, par, euh, même par, rapport à ceux qui n'ont pas de connaissance par exemple. Et il mentionne le verset 9 euh, dans Surat Azumar, est-ce que ceux qui savent sont comparables à ceux qui ne savent pas Ou est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas Donc bien entendu, qu'ils ne sont pas égaux. Et ensuite, le chef dit wa min 'ala la euh, al al wali ou wali shura, i wa yabutta, hein, wa et de décider à je hebt het waakkillen aan Le Cheikh, il, il, il dit, il mentionne des paroles de l'imam Muhammad Aman al-Jami, Rahimahullah, dans son livre qu'il a écrit, al Muhammad Aman al-Jami, il, il, euh, il dit que parmi les preuves que la Shura, ce n'est pas obligatoire de prendre toujours dans la Shura l'opinion de la majorité même qu'il dit que c'est possible, même c'est permis pour euh, le dirigeant de, se, de, de, de rejeter l'opinion de la Shoah, de s'en détourner complètement, parfois, en mettant sa confiance en Allah seul. Hein? Et donc ça, c'est la réfutation, justement, par rapport aux paroles de euh, Youssef Al-Qaddawi oui, et d'autres, par exemple, qui disent que le dirigeant, il est obligé de prendre l'opinion de. La Shura et de, du, de, la, de, de la, consultation. Ouais, la consultation. Ouais, le comité de consultation. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Kardawi, à ce sujet-là. Il dit, dans sa, dans sa défense de la démocratie, il dit, euh, euh, il dit en fait que le, le dirigeant est soumis au peuple, il est le sujet du peuple. Il dit, avant de clore ce propos, je dois aborder l'opinion de certains savants, y compris. Euh, de nos jours selon euh, d'aborder l'opinion de certains savants, y compris de nos jours, selon qui la concertation ou la consultation à Shura est un mécanisme consultatif non contraignant et que le gouverneur doit consulter mais n'est pas tenu de suivre l'opinion de, de ses conseillers, ceux qu'on qualifie « à le wa l'Akd », ceux qui tranchent dans les affaires. Euh, J'ai déjà répondu à cette thèse. Euh, à une autre occasion, expliquant que la Shura n'a aucun sens si le gouverneur, après avoir consulté, ne fait, pas ce qui lui euh, ne fait que ce qui lui plaît et à son serail, sans aucune considération de l'avis du conseil de Shura. Comment les membres de conseil seraient-ils ceux qui tranchent dans les affaires, comme on les qualifie de, dans notre tradition, alors qu'en réalité Ils n'ont pas la faculté de trancher dans quelques affaires que ce soit. Donc, euh, on voit qu'il essaie de dire que le dirigeant, il est obligé d'accepter euh, l'opinion de la Shura. D'accord Donc, euh, on va voir maintenant les preuves que cette opinion-là, elle est complètement fausse. Euh, et on va voir dans le Coran, dans la Sunnah, les preuves de ça. Donc, le chef, il dit Kwaluhu ta'ala, fayida azam ta fatawakkal ala Allah. Dat is le verset 159 dans Al-Imran. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. C'est-à-dire, mets ta confiance en Allah <bien> seul. Et euh, il mentionne par la suite les Cheikh, les paroles d'Ibn Jarir al-Tabari, l'imam al-Tabari, dans son tafsir. فاذا صح عزمك بتثبيتنا اياك وتثبيتنا لك فيما نابك وحزبك على امر دينك ودنياك فامض لما امرناك به على ما امرناك به وافق ذلك اراء اصحابك وما اشار به عليك او خالفها Wattawakkal fi ma fi ma tati min umurik. Donc, dans le verset, euh, dans le, t'as de l'imam al-tabari, il explique le verset 159 de al-Imran, et à la fin, euh, la fin du verset, et il dit, l'imam al-tabari, si, euh, tu, as, tu as, décidé de quelque chose avec fermeté et conviction, parce qu'on t'a raffermi dans cet ordre-là. C'est-à-dire, là, le, le sheikh, il mentionne, comment le verset s'adresse au prophète, comment Allah dans ce verset-là il s'adresse au prophète Muhammad Donc il dit au prophète, si tu, tu as été convaincu et tu as décidé d'une chose et qu'on t'a raffermi le cœur là, sur cette décision-là, avec notre orientation et notre, notre, notre affirmissement sur cette question-là, sur qu'est-ce que tu as décidé, des questions ou des choses qui ont rapport avec ta religion ou des choses de ta douleur, alors continue et fais ce que tu as décidé de faire selon ta décision, et selon ce que nous t'avons ordonné de faire, que ce que, que ce que tu as décidé soit en accord avec la position de tes compagnons, ou que ce soit en contradiction avec ce que les compagnons t'ont demandé de faire dans, dans, quand tu les as consultés, et mets ta confiance À Allah dans ses affaires. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas obligé de suivre l'opinion de ses compagnons. Et dans plusieurs occasions même, il n'a pas suivi l'opinion de la majorité de ses compagnons. Il, il, il a contredit justement l'opinion de la majorité de ses compagnons. Maintenant, quand tu entends les paroles de, de, de ces gens parmi les Ikhwan qui défendent la, la démocratie, Tu les entends parler comme s'ils disaient que le prophète sallallahu wa sallam avait toujours suivi l'opinion de la majorité. Et comme s'il était obligé de suivre l'opinion de la majorité de ses compagnons. Et bien entendu, on va voir que ça c'est tout à fait faux. Euh, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam et du cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah. Euh, il dit, wa qala sheikhuna Muhammad Aman al-Jami, fal fi anna wali al الله فالآية الصريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا رمض فيه أو كان المقام ما قام يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع الإسلامي فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزن وثبات متوكلا على الله ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب دون استشارة بل دون قبول, قبول لقول المستشار ولو قدم رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر محمد أمان il parle, il montre la parole du chef Mohamed Aman ici. Il dit ce verset-là, il est clair, le verset 159, hein, qui mentionne que, « Faiza azam ta fatawa khal Allah. Ce verset-là, le chef, il dit, il est clair que le dirigeant, lorsqu'il est arrivé à une décision qui est ferme et claire, dans une question quelconque, parce qu'il a trouvé que c'est quelque chose qui est évident pour lui et clair, et qui n'a pas aucune ambiguïté ou difficulté à comprendre cette question-là, et que c'est une situation qui demande de sa part de la fermeté et de prendre une décision qui est, qui est, qui est tranchante et ferme à cause du danger d'une situation quelconque, et qu'il a une conviction complète. De son opinion et que c'est un bien pour la société musulmane, alors il, il n'a qu'à pers euh, euh, qu persister et à continuer sur son, sur son jugement et sur sa décision à lui seul, avec fermeté et avec conviction, en mettant sa confiance à Allah et en ne comptant que sur Lui pour la, le succès dans les causes qu'il a prises, sans prendre le conseil de personne ni la consultation de personne. En réalité, il n'a même pas à accepter l'opinion ou le, la, la, le conseil ou le, la consultation de quiconque, même si la personne qui, qui lui avait donné une consultation ou conseil était venue de lui-même sans que ce soit à la demande du dirigeant lui-même. Donc ça c'est le point que le Cheikh a mentionné dans l'islam le livre du Cheikh Muhammad Aman qui parle de la réalité de la Shura dans l'Islam. Et le Cheikh, il va mentionner maintenant des exemples de la Sunnah dans lesquels le prophète n'a pas du tout suivi le conseil de ses compagnons et qu'il a contredit la majorité d'entre les Sahaba sur plusieurs questions. Premier exemple, le Cheikh dit « Ma fa'ala furrasou » sallallahu alayhi wa sallam « Min li ibranihi al-hudaydīyah. shilhudaidiya » Abu Bakr anhu wa al muslimun fi al amr Donc le shaykh il mentionne, le premier exemple de ça c'est l'exemple du prophète alayhi wa sallam ce qu'il a, fait a euh, conclu de al Hudaybiyyah avec les les mushrikine. Il était seul à, à être avec cette entente avec les, les Lui et Abu Bakr al-Siddiq. La plupart des compagnons, sinon tous les sahaba étaient contre cette entente et contre ce pacte al-Hudaybiyyah. Et à un tel point que même Omar ibn al-Khattab, anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas d'accord. Il a dit au oh, messager d'Allah est-ce qu'on accepte d'être en dessous alors qu'on est sur la vérité dans notre religion Est-ce qu'on va accepter des, des, des compromis et de, de, des choses qui, sont, qui nous rabaissent Alors qu'on est sur la vérité, au messager d'Allah. Et le prophète, alayhi wa sallam, a répondu, il a dit, « Oh, Omar, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. » Et Omar ibn Khattab était tellement troublé, il est parti voir Abu Bakr, anhu et il s'allait lui dire la même chose que ce qu'il avait dit au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, « Ya Abu Bakr, n'est-ce pas que nous sommes en haut et nous sommes les, les gens qui sont sur la vérité Et que les mouchliquines sont dans les garments et qu'ils sont en bas de nous. Et, euh, Abou Bakr, sans, euh, Abou Bakr, Siddiq, anhu, il a dit oui, certes, c'est vrai. Alors, il dit mais, alors, donc, alors, pourquoi on accepte de, de, de faire un un, entente un, un, contrat de, de, paix avec les mouchliquines qui nous, qui nous ramène plus bas, hein? En daar, Abu Bakr en al-Siddiq, il a répondu, et il a dit la même chose que le Prophète, il a dit, il est le messager d'Allah, et il ne le désobéit pas. Et donc, par la suite, Omar ibn Khattab, il a réfléchi, il a dit, ah, maintenant j'ai compris. J'avais compris quest ce que voulait dire le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr par la suite. Donc, ça c'est pour montrer un exemple des situations où le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas retourné vers... L'opinion de ses compagnons ou vers l'opinion de la majorité. Il donne un autre exemple aussi le sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin R.A.D.A.L.A.N.H.O. <drafted> Lianna al-Maukifa يتطلب al-Kitman wa at-tahaffuz al-shadidaini wa haza min, min, min khida' al-harb. Donc, le sheikh, il dit comme deuxième exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était la bataille de, la bataille de la conquête, ou l'expédition de la conquête, lorsqu'ils sont partis pour reprendre la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ça à personne de ses compagnons. Il a même, il a gardé la, la, la, la nouvelle de l'expédition ou de la bataille, jusqu'à la dernière minute, et il n'avait pas pris la consultation d'aucun de ses Sahaba à son sujet, et euh, il n'y avait personne qui était au courant de cette bataille, de cette expédition-là, ni de ses causes ex, euh, parmi les Sahaba, excepté Abu Bakr al-Siddiq, anhu, parce que la position et la situation demandaient... De la, euh, que cette chose-là soit cachée, préservée, et euh, c'était très, très nécessaire parce que ça fait partie des ruses de la guerre. Donc ça c'est deux exemples, et il y en a beaucoup d'autres encore. Hein. Donc c'est pas vrai que, comme certains prétendent que le prophète prenait toujours l'opinion de la majorité, et que c'était obligatoire pour lui de prendre l'opinion de la majorité, et qu'il était obligé de suivre la consultation, et que le dirigeant il est obligé de, quand on le consulte sur une chose, de prendre l'opinion de la majorité, tout ça c'est faux. hein Et celui qui euh, prétend ça, c'est comme s'il prétendait que dans ce cas-là, le dirigeant, il n'est pas dirigeant. C'est comme s'il était en train de dire que, wa c'est comme s'il était en train de dire que, C'est le peuple qui dirige le, le dirigeant, et que le dirigeant est là juste pour obéir au peuple. Et celui qui dit ça alors, il doit répondre à une question très importante, à quoi sert le dirigeant Si c'est si le peuple qui va dicter au dirigeant qu'est-ce qu'il doit faire, ou, ou la majorité du peuple qui doit dicter au dirigeant ce que le dirigeant doit, doit faire, alors dans ce cas-là, à quoi sert le dirigeant Et pourquoi le dirigeant il est là dans la société hein? Donc, euh, même j'avais mis un commentaire justement par rapport à cette parole de Kardawi quand il disait ça. Il dit Et si un dirigeant, euh, il dit que. Euh, <coughs> si un dirigeant désobéit, on doit lui donner le conseil. Oui, parce que pour Kardawi, pour, euh, pour si le dirigeant refuse d'obéir au peuple, il doit être destitué. C'est grave. Mais si le dirigeant si le, le, le dirigeant refuse d'obéir, il doit être destitué, comme il dit ici. Et puis sans s'embarrasser de définitions et de termes académiques, hein, veut, vous savez comment les Ikhwan ne veulent jamais s'embarrasser avec les définitions claires et les termes académiques. Ils préfèrent juste y aller quand c'est en leur intérêt vers qu ce qui fait leur affaire dans les définitions. Donc, il dit, la démocratie consiste essentiellement à ce que le peuple choisisse celui qui dirige ses affaires, sans qu'on lui impose un dirigeant qu'il aborde, ni un régime qu'il déteste, qu'il ait le droit de demander des comptes au dirigeant lorsqu'il commet une erreur, et de, de, et de le destituer s'il dévie, que les gens ne soient pas contraints de suivre des directions, d'adopter des méthodes économiques, sociales, culturelles ou politiques qu'ils ne, qu ne connaissent pas, et qu'il n'agrée pas, mais dont la critique vaudrait à ceux qui la portent d'être torturés ou massacrés, au fond, c'est cela, cela la démocratie. En vérité, tout ce que ces gens visent par la démocratie, c'est de voir le peuple choisir ses dirigeants comme il lui plaît, euh, d'être en mesure de leur demander des comptes, de ne point leur obéir s'ils bravent la constitution de la nation, ou selon la formule islamique, lorsqu'il enjoint un péché, de, et de pouvoir les le destituer lorsqu'il dévie et tombe dans l'injustice, tout en restant sourd au conseil et aux mises en garde. Donc c'est comme si là, le, le dirigeant, en fait, c'est comme un pantin du peuple, et le peuple c'est quoi hein Bien entendu, ça c'est une autre question. Le mot peuple, ça a été utilisé bien entendu par beaucoup de communistes et d'autres Justement pour essayer de faire croire que euh, une, la, la, le, le, la volonté du peuple c'était le communisme, c'était le socialisme, c'était, je sais pas, la démocratie. Justement pour pouvoir imposer des les systèmes de course dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans également. Qu'est-ce que tu fais Tu soulèves la population, tu leur dis je suis avec vous, je suis pour le peuple, tu leur, et puis tu, tu parles contre le dirigeant, tu parles contre le gouvernement, puis après ça tu dis euh, c'est le peuple qui décide et toi alors que c'est toi qui décides, c'est pas le peuple. Mais tu leur imposes tes idées puis après le peuple te suit aveuglément. Donc ça c'est une manière de manipuler bien sûr. Et non seulement, ça c'était l'exemple du prophète wa Sallam dans certains cas où il n'a pas suivi l'opinion de la majorité dans les consultations, même les Sahaba, les khulafar rachidin ils n'ont pas toujours l'opinion de la majorité dans les questions de religion dans les questions de dirigence et dans les questions qui rapportent avec le gouvernement regardez les exemples par exemple que le cheikh il mentionne ensuite il dit wa min mawaqif abi bakr as-siddiq radi Allah anhu ma thabata an min anna abi Bakrin radi Allah anhu ma anfadha jaish usama usama ibn zaid radi Allah anhu ala ra'him mukhalafati ammat as-sahaba dus dat eerste hetzelfde de Abu Bakr Nas siddiq رضي الله عنه, en c'est pour vous montrer à quel point, lorsque les Sahaba, lorsque le Khalifa était décidé et ferme sur une décision, et clair sur une décision, il ne se. Euh, yani il, ne il ne portait aucune considération à l'opinion de ceux qui étaient contraires à son opinion à lui Même si c'était la majorité des Sahaba, Même si c'était la majorité des plus grands parmi les sahabas hein, Et même si c'était Omar al-Khattab ou d'autres parmi eux Regardez l'exemple par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu il a insisté pour envoyer l'armée de Oussam. Le prophète, salallahu alayhi avait préparé une armée et il avait mis à sa tête Oussam ibn Zayd avant sa mort. Et il, a, il, il allait les envoyer. Sauf que le prophète, salallahu alayhi est mort. Alors, le, le, le, c'était une période où il y avait euh, beaucoup de problèmes parce que, étant donné que le prophète, salallahu était mort, Et il y avait eu beaucoup de tribus arabes qui, euh, et on les disait par exemple, ah le prophète sallasâm est mort, alors on n'a plus besoin de payer la zakat, parce que le prophète sallasâm est mort, et donc ça c'était durant sa vie, maintenant qu'il est mort, on va plus payer la zakat. Et il y a beaucoup de tribus arabes aussi qui avaient apostasié l'islam. Alors, les sahaba, ils disaient, il faut partir et combattre ces tribus qui ont apostasié ou qui, ou qui refusent de payer la zakat, euh, et Abou Bakr et Nassaddiyak il dit non, il faut envoyer l'armée de Oussama, et je, je, je pense qu'il qu voulait l'envoyer soit vers la Syrie ou vers la Perse, en tout cas une des deux, pour combattre les alors Les Sahab ont dit non, regarde on a des problèmes à l'intérieur, entre les, entre les tribus arabes qui veulent quitter l'Islam et toi tu veux envoyer l'armée la, de Oussam euh, vers les Mushrikins et les alors qu'on a des problèmes à l'intérieur, Abu Bakr al pas il dit je ne vais pas ramener un ordre que le prophète a donné, il a dit qu'il qu voulait l'envoyer cette armée, je, je vais l'envoyer, Il dit et il a tellement insisté qu'à un certain point il a dit cette parole. Loo anna al-kilap tjarrat vid'arjudli oummehatt al-muqminin, la même si les chiens tiraient les mères des croyants par les pieds, j'aurais quand même employé l'armée d'Ousama C'est à quel point il était déterminé à exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort Et même si tous les autres sahabas n'étaient pas d'accord avec lui, il a persisté à le faire, et il n'a pas consulté ou écouté la consultation de quiconque à ce sujet-là. Un autre exemple, c'est l'exemple mm -hmm. « Isra'ruhu, radiyallahu anhu, ala qita li ahli rizda wa mani i zaka wa adem ultifatuhu ila machura tis sahabas ». أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب وقال عمر, بن أو قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عثم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الصلاه حق المال ولو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل لقتلتهم على منعها وقال عمر فوالله maar hoe iddlah, en raaitu, en قد shurah Allahu sabra Abi Bukhari. Donc, un autre de dirigeant qui a pas la ou l de sahaba, c'est l'exemple d'Abu Bakrin siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il a À combattre les gens de la l'Arida, à l'époque, après la mort du Prophète sallallahu alayhi wa Il a insisté à combattre les, les tribus qui avaient apostasié de l'islam et à combattre également les gens qui refusaient de payer la zakat Et il ne s'est pas tourné à la consultation ou à, à, à l'opinion des Sahaba à ce sujet-là. Et regardez l'exemple, par exemple, c'est rapporté par Abou Bakr, euh, c'est rapporté. Dans al bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, que lorsque le Prophète sallam est mort et que Omar Ibn khattab a pris la succession euh, de la dirigeance euh, des musulmans, les, il y a plusieurs des Arabes qui ont rejeté l'islam. Alors Abu Bakr, anhu, il a dit qu'il voulait les combattre. Abu Bakr, naṣṣadīq, siddiq anhu, dit "Je vais combattre les Arabes qui ont apostasé l'islam ou qui refusent de payer la zakat." Alors Omar ibn Khattab est venu voir Abu Bakr et a dit « Mais comment tu peux combattre ces gens-là alors qu'ils ont dit « La ilaha illallah »?» Et le prophète Muhammad a dit « J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah »?» Et une fois qu'ils l'ont dit, ils seront protégés dans leur bien et dans leur sein, contre moi, excepté pour un droit de l'islam. Et leur jugement appartiendra à Allah ta'ala. Alors, Abu Bakr, il a répondu à Omar, et il lui a dit, par Allah, je te jure, par Allah, que je vais combattre quiconque a fait une distinction entre la salade et la zakat. Parce que la zakat, c'est un des droits des biens. C'est un des droits que, les, que Allah a mis sur la richesse des gens et sur leurs biens. Et s'il si m'empêchait de prendre une, une, une, un ipal, c'est-à-dire une, une, une corde, Pour empêcher euh, a, si à l'époque le professeur me donnait une corde hein, et qu'il refuse de lui la donner aujourd'hui, et eh bien je vais les combattre jusqu'à ce qu'il me remette cette corde. Hein. Et il a dit par Allah, Omar Ibn Khattab il a répondu, euh, ibn Khattab il a répondu par la suite il a dit par Allah quand j'ai vu Que Abu Bakr al a insisté et persisté à défendre son point de vue de cette façon, et qu'il avait des arguments comme ça, j'ai compris que Allah avait ouvert le cœur d'Omar ibn Khattab à la vérité, euh, le cœur d'Abu Bakr al anhu à la vérité, et j'ai su que c'était la vérité dans ce cas-là, quand il a été aussi ferme et persistant dans l'idée de combattre. Donc ça, c'est pour montrer des cas ou des situations dans lesquelles le dirigeant musulman, il ne se retourne pas vers l'opinion de la majorité des gens, même s'ils ont donné leur opinion. Et ce n'était pas n'importe qui parmi les gens qui avaient donné leur consultation à Abu Bakr, c'était les plus grands parmi les Sahaba radiyallahu anhum. Donc, le Sheikh il ensuite, « Kala shaykh Muhammad Aman al jami rahimahullah » والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم وهكذا يثبت لنا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة غير ملزمة كيف تجدين شيء il dit que euh, celui qui veut arriver, euh, le point auquel on veut arriver maintenant dans notre parole à ce sujet de la Shura et de, euh, est-ce que c'est obligatoire de le suivre ou non, on a mentionné les preuves et euh, on a mentionné les positions fermes de, du Prophète et, des, et de Abu Bakr al-Nasiddiq On veut essayer de montrer par ça que le dirigeant, il peut prendre l'opinion de, de, du, du comité de Shoah, s'il veut la prendre, et également s'il ne veut pas la prendre, il peut la refuser. Non. Il peut également la refuser, selon les implications des, de la situation et des différentes des différentes euh, Des différents états ou des différentes situations qui se, qui se présentent. A selon que ce soit une, selon que c'est, qu'ils qu sont dans une position de paix ou une euh, situation de guerre. Donc tout ça ça peut avoir des influences dans la décision du dirigeant. Et c'est ainsi qu'on affirme sans aucune incitation que la Shura pas, ne peut pas être imposée, hein, ne, peut, ne peut pas être contraignante, contrairement à ce que prétendait Qardawi dans, euh, dans son texte qu'il a écrit pour défendre la, la démocratie, qui essaie de dire que c'est un mécanisme contraignant qui doit obliger les dirigeants à être d'accord avec la majorité. Donc le shaykh il dit wala dillee alamaat qarrara dit et il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet là nombreuses et on va en mentionner d'autres lorsqu'on va parler au sujet de la 10e shubha c'est la shubha au sujet des masalih al-mursala que présentent les gens qui appellent aux élections. Donc Al-Masalih Al-Mursala, c'est le bien euh, général ou le bien commun des musulmans. On va on va voir les règles qui ont rapport avec ces bienfaits là euh, selon la charia. Quand on va parler du de la dixième shubha, et on est encore à la première. Donc le choses il dit comme troisième point. Attendez, comme troisième point de distinction entre النظام الديمقراطي، ومن الفرق أيضا أن إنابة أهل الشوره من قبل الشعب بإجراء انتخاب عام، أن إنابة أهل الشورا من قبل الشعب بإجراء انتخاب عام، رأي جديد لم يعرف في غابر الزمان. Parmi les distinctions, c'est que le fait aantal verschillende verschillen tussen de verschillende verschillen tussen de verschillende verschillende verschillen tussen de verschillende verschillende verschillende qui votent pour élire les membres de la shura ou qui pour élire les membres du comité de consultation ça n'a jamais été connu à travers l'histoire de l'islam et en particulier ça n'a jamais été connu à l'époque des ar-Rachidine, parce que les ar-Rachidine, ils ne demandaient pas l'opinion du peuple ou de la majorité des musulmans pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire comme décision au sujet de la politique ou au sujet de la paix ou de la guerre ou de la direction de Euh, des affaires des musulmans, ils prenaient leur consultation de ceux chez qui ils savaient qu'il y avait une, une, une, une expérience, une compréhension, euh, yani une aptitude euh, spécifique, une connaissance et une raison et une bonne opinion, hein, et non pas chez n'importe qui. Euh, quatrième, euh, quatrième point de distinction, « Inna les shura islam mahasin adida » منها ما ذكرها الشيخ السعدي حيث قال فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصرها منها إن المشاورات من العبادات المتقرب بها إلى الله أو المتقرب بها إلى الله إن فيها تسنيحا لخواطرهم أي الصحابة لإزالة لإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث الآن تسمح لخواترهم وإزالة ما يصير في القلوب عند الحوادث قلت وهذا في غيرهم من باب أولى جم ومنها ما تنتجه الاستشارة من رئيس المصيب إن المشاور فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله إن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ ولم يتم له مكلوب مكلوب فليس بمعلوم ودى دل إن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زيادة للعقول Donc le chef il dit que shura c'est, il y a beaucoup de belles choses dans la shura contrairement à la démocratie, Donc, il dit il y a beaucoup de belles choses dans shura que le chef, euh, euh, chef euh, Abdurrahman al-Sa'adi il mentionne en disant que parmi les bienfaits et les, les bonnes choses qui sont dans euh, les aspects religieux et les aspects de la vie euh, au sujet de La Shura, yani elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les limiter ou les calculer. Mais, parmi elles, il y a le fait que de chercher la consultation, ça fait partie des adorations par lesquelles on se rapproche à Allah. Deuxièmement, euh, il y a également, il y a également, euh, une, une, euh, le fait que ça enlève du cœur des, des gens. Et des Sahaba et, et, et des autres musulmans, encore plus, euh, les, les pensées qu'ils ont dans leur cœur, et, et ça leur amène en fait la sécurité lorsqu'ils ont des événements ou des accidents ou des difficultés. Parce que la consultation, ça, ça aide justement à faire en sorte qu'on règle les problèmes. Ensuite, il dit également parmi les, les bienfaits de la consultation, il y a que. La personne qui demande le conseil à ses compagnons ou aux gens qui ont la connaissance, il risque de ne, pas, de ne jamais se tromper. Pourquoi Parce que bien entendu, il demande l'opinion aux gens qui sont les plus bien formés, les qui ont une meilleure opinion, une meilleure compréhension. Et donc, c'est dans ce cas-là, c'est plus difficile de se tromper et de faire des erreurs, puisque tu demandes le conseil. D'accord Et euh, si jamais il demande le conseil et qu'il se trompe euh, dans son jugement à la fin, Il ne sera pas blâmé parce qu'il a fait son effort son possible. Et également, il dit que dans le fait de chercher, euh, à, à, à, dans le fait de chercher la consultation, il y a également euh, l'illumination de, de la pensée et du fait que tu utilises ta pensée et ta, ta raison dans les choses pour lesquelles Allah les a créées et pourquoi elles ont été placées là. Et donc, ça devient un, un, ex, un, un surplus dans euh, la compréhension et dans la raison euh, que tu as arrivé dans, euh, en prenant comme moyen la, la consultation pour arriver à, au, au résultat que tu veux atteindre. Les le Cheikh dit :« وَنَقَلَ بْنُ جَرِيرٍ الطَبَريّ » قَوْلاً لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ قال :« وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ مَا أَمْرَهُ « إِنَّ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِمُشَاورَتِ Athabi fima amarahum bimushawaratihim fi'a ihna ihi bitafwimi asbabahu an araihim Hazabahum Min ici le ça c'est expliqué dans, dans le tafsir de l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, il dit que certains des ulama ont dit qu'Allah s.a.w. il a ordonné au prophète de prendre la consultation de ses compagnons, malgré que le prophète n'en avait pas besoin. Pourquoi Parce que le prophète s.a.w. Il est guidé et euh, il est bien guidé par Allah. Donc, Allah le guide et lui montre le droit chemin et la, la bonne décision. Donc, le Prophète n'aurait pas besoin de prendre la consultation de ses compagnons. Mais il le faisait pour donner le bon exemple aux Sahaba pour qu'après lui, les Sahaba allaient suivre cet exemple-là et qu'ils allaient se consulter et suivre sa sunnah après sa mort Wakaz Dakar na Sheikh and Minha fima ta Kadam. Donc le Chef il dit Wa l'ikustra Le Chef dit il y a et, et ça, ça c'est une raison de plus qu'on peut rajouter aux différents bienfaits qu'on a mentionnés déjà et il dit que dans le cas de la démocratie et des élections c'est tout à fait le contraire parce que le système démocratique et le système électoral ne réalisent aucun des bienfaits, aucun bienfait réel dans la réalité. Bien au contraire, il possède plein de méfaits très graves qu'on a mentionnés déjà et qu'on a expliqués dans les cours passés. Le shaykh dit comme point numéro 5 « Anna linti khabad faridah, faridah Allah, faridah ha, faridah ha, a'adha Allah, ala al-mujtama'at, illa marrahim Allah, bi'axi shura, fah yaleysat wajiba » Donc, hier, il dit que les élections, c'est quelque chose qui a été ordonné et imposé par les kuffars, les ennemis d'Allah s'est-à-Tala, aux sociétés musulmanes. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en considération, et en particulier par rapport aux tekfiriyyins. Qui déclarent les sociétés musulmanes koufars, euh, et les musulmans koufars, et les dirigeants koufars, parce qu'ils sont soi-disant en train d'appliquer la démocratie, et ils doivent savoir que, en réalité, le système de la démocratie, c'est quelque chose que les koufars font tout leur possible pour imposer, justement, dans les pays musulmans. Et l'attitude des taqfiriens, l'attitude des khawarij, au lieu d'aider, justement, Euh, à l'application de l'islam et de la charia dans les sociétés musulmanes, eh bien, ça aide au contraire à l'éloignement des gens de la charia et à l'éloignement des gouvernements également de l'application de la charia, parce que ça enlève au gouvernement la stabilité qu'ils qu ont besoin dans leur façon de diriger et gouverner le peuple, et en plus de ça, ça renforce la, euh, la force et l'autorité que les Euh, les, les gouvernements occidentaux ont sur les pays musulmans. Parce que quand les, les euh, khawarij font de la soutien dans les pays musulmans, les pays mus, non musulmans, les pays occidentaux ont plus de pression et plus d'autorité, et plus de force sur les pays musulmans dans des cas comme ça. Et, et aller, ils imposent, des entendu, et ils ordonnent aux pays musulmans d'appliquer la démocratie mais d'appliquer les systèmes de laïcité et ainsi suite dans les pays musulmans. Et ça, c'est, ça fait partie des méfaits de qui sont augmentés par justement la présence de ces et les activités et les actions de ces texturiennes et de ces khawarijs dans les pays musulmans. Regardez pourquoi, parce qu'en plus de ça, les groupes de bid'as dans les pays musulmans, quand ils ils n'ont pas toute la liberté dans les pays musulmans pour appeler à leur bid'at et pour appeler à leur parti politique et pour, par, et pour justement demander euh, leur droit euh, d'appliquer les, les garments qu'ils veulent appliquer dans les pays musulmans, ils viennent ici par exemple en Occident, pour justement former leur parti politique et euh, faire leurs activités pour par la suite essayer d'imposer ça aux pays musulmans parce qu'ils disent aux pays des coups forts, regardez nos pays, Ce sont pas des pays démocratiques et vous vous avez des relations avec eux et vous avez des bonnes communications avec eux. Pourquoi vous êtes comme ça Vous dites que vous êtes pour la démocratie et euh, vous allez quand même aller avoir des relations avec eux. Donc ils imposent ils, encore plus de pression au gouvernement des Koufars, non seulement pour, contre les pays musulmans mais pour imposer dans les pays musulmans un système de Kouf, un système de Kufi qui savait la, la, la démocratie. Et ils essaient de de se mettre du côté des koufars contre les pays musulmans, et en, en disant par exemple, euh, en disant par exemple regardez nos pays musulmans, il y a de la dictature, il euh, y a ci, il y a ça, et critiquer les pays musulmans, et les déclarer koufars, et les déclarer euh, mécréens, et, de, et ils agissent de cette façon, et ça il n'y a pas de doute qu'il y a une forme de nifaq là-dedans, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans, pourquoi Parce que tu viens chez les koufars, pour demander l'aide des Koufats contre les pays musulmans, et pour faire du, des problèmes et pour salir la réputation des pays musulmans. Donc eux, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils ne sont pas en train de faire, de faire ça par exemple par rapport à, à, à l'islam, mais en réalité ça retombe contre les musulmans et contre l'islam, parce que pour les Koufats, eux ça ne leur dérange pas du tout que les musulmans dans les pays musulmans soient en train d'appliquer euh, peu importe dictature ou autre, qu'est-ce qui compte pour eux Qu'est-ce qu qu'ils savent tous C'est que ce sont des pays musulmans. Que ce soit des dictatures ou non, que ce soit des démocraties ou non. Et c'est ça le problème qu'ils ont avec les pays musulmans et pas d'autres. Donc c'est pour ça que l'attitude de ces euh, groupes islamistes et des gens qui appellent à la, la démocratie au nom de l'islam et à la laïcité au nom de l'islam, ces gens-là, en fait, agissent comme des hypocrites des Mouna en aidant les pouvoirs contre les pays musulmans et en particulier contre l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'ils sont tous en train de l'attaquer en disant non, c'est pas un pays musulman, c'est pas un pays musulman, et euh, en disant des choses comme ça, et bien entendu c'est le seul pays musulman qui applique la chaleur comme il faut dans le monde musulman aujourd'hui. Donc ça c'est euh, un exemple. Ensuite, le Cheikh il dit euh, que les, les élections C'est les coufins qui l'ont imposé dans les sociétés musulmanes, excepté les pays que, sur lesquels Allah a mis sa miséricorde. Et euh, à, contrairement à la shura, la shura, c'est pas les ennemis d'Allah qui l'a imposé ou qui l'a ordonné. Elle est, euh, et elle n'est pas obligatoire, parce que euh, en fait, le chef, elle il il n'est pas obligatoire la consultation dans l'islam dans toutes les questions. Hein, comme on avait expliqué la dernière fois, la consultation, c'est pas obligatoire dans les questions sur lesquelles il y a des textes clairs, hein, sur lesquelles il y a des sujets qui sont tranchés déjà qui clairs, c'est seulement sur des questions qui ont rapport avec des aspects euh, d'Ijtihad ou des choses de ce genre, hein, ou des questions comme par exemple qui ont rapport avec la paix ou la guerre, ou euh, il y a des aspects sociaux qui n'ont pas rapport avec les versets qui sont clairs ou les hadiths qui sont clairs ou les questions de consensus entre les ulémas de la de, des salafs. Donc ça c'est euh, des distinctions par rapport à la démocratie et également comme le cheikh a dit c'est pas obligatoire et euh, c'est pas obligatoire dans tous les dans tous les dans toutes les questions et dans toutes les situations et ce n'est pas non plus contraignant, ce n'est pas imposable, c'est-à-dire une fois que le le magistrat shura a donné son opinion, on n'est pas obligé de l'appliquer où le dirigeant n'est pas obligé de prendre l'opinion de la majorité, contrairement à la démocratie. Et même, et même dans les pays musulmans, on avait expliqué la dernière fois que même dans une fois que l'élection est finie, quand les dirigeants et les euh, responsables prennent des décisions dans différentes questions sociales ou économiques ou politiques, ils ne retournent pas à l'opinion du peuple pour prendre leurs décisions, même, même les coupables Hein, quand ils ont une décision de faire la guerre ou de faire la paix ou de décider euh, de faire une réunion pour euh, faire le G7, le G8 ou je ne sais pas quoi ils ne demandent pas l'opinion des, des, des, des, des, des, des, des, de la population pour faire ça et c'est pour ça que les gens qui sont contre euh, ces, ces réunions là et contre ces décisions là ils vont sortir dans la rue faire des manifestations et euh, casser les, les, les, casser les, les rues Casser tout ce qu'ils trouvent dans leur chemin, faire du vandalisme et tout ça. Et même parfois, tu vois qu'il y a des musulmans qui sont de ces tendances-là et qui rentrent dans ces manifestations-là, comme les Irwan et les gens de ces tendances. Donc, ça, c'est pour vous dire leur contradiction à ce sujet-là. Et après le chef, il dit comme point numéro 6. ومبادئ ومباعدته ومباعدته ففيه تحليل الحرام وتحريم الحلال وإبطال الحق وإحقاق الباطل وهلم جرى بعكس الشورى فهي على العكس من ذلك تماما لأنها تحقيق لخبر أو تحقيق الخبر وتبصر في تنفيذ الحق والفروق Donc, euh, le chef, comme dernier point, il dit que le système démocratique et électoral euh, il vient pour éliminer la charia d'Allah et pour l'éloigner, et pour rendre halal ce qui est haram, et pour rendre haram ce qui est halal, et pour annuler la vérité, et pour mettre à la place de la vérité le faux et le mensonge, et ainsi de suite tandis que la Shura, c'est totalement le contraire, elle, est, elle vient pour réaliser le bien et euh, éclairer les gens dans euh, l'application et l'exécution de la vérité, et il y a beaucoup d'autres distinctions entre la Shura et euh, le système électoral bien entendu, mais le Cheikh il se limite à ces exemples-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, euh, on a quand même terminé le premier point, ou la première Shubha. Et euh, la semaine prochaine, Inch'Allah, lundi prochain, on va euh, faire le, la deuxième choubha qui a rapport avec euh, la, la, la question de l'ordonnance du bien et de. Euh, pardon, jeudi prochain, on va parler du point qui a rapport avec le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Subhanakallah, ilaha ilaha astaghfiruka wa